Label l e Rock tous les dimanches soirs de 18h à 20h sur 89.4. Deux heures de son pas comme les autres. Pop Rock, é l e c t r o Reggae, World. Toute l'actualité des labels indés tout de suite dans Label l e Rock. Allez, bienvenue sur le 89.4 Virgin Radio Rouen comme tous les dimanches de 18h à 20h. Deux heures de musique pas comme les autres. Avec un invité ce soir, donc Sébastien a Omenette, et en face de moi, c'est Philippe Le Retour. Ça faisait 15 jours, comment vas-tu, Philippe Déjà 15 jours, b i e écoute,、euh, ça va bien, je te remercie. Et ben voilà, on va encore passer une émission ensemble. J'espère que t as plein de bonnes choses à, à nous faire découvrir. Et ben oui, Philippe, comme d'habitude, évidemment, pas mal de nouveautés. Vous connaissez le principe de ce décrochage local, plein de choses que vous a v e z pas l'habitude d'écouter à la radio. On aura entre autres du français avec un extrait de l'album de Arnaud, Florent, Didier, et puis on On ira faire un petit tour du côté de l'Écosse, tiens, avec Camera Obscura, God Help the Girl. On ira faire un tour du côté des, des États-Unis aussi, de l'Angleterre, et puis retour en France. Mais on va commencer tout de suite avec peut-être le coup de cœur de la semaine. Je sais qu'à chaque semaine, il y a un coup de cœur, et celui-ci, il nous vient des États-Unis sur un label américain indé qui s'appelle Sex Beats. C'est un groupe qui s'appelle Crocodile. Alors je sais que t es toujours friand de noms un petit peu bizarre, s tar... un petit peu comme ça, pop, hein. Comme ça, Philippe, ça te, ça te plaît ça Ça me fait toujours un peu rire et puis、euh, tu nous en trouves toujours pas mal, quoi, c'est ça C'est toi qui nous les amènes, ces, ces noms de groupe un peu bizarres. Donc,、euh... Bah écoute,、euh, tu, tu verras, c'est、euh, encore mieux puisque ce groupe Crocodile est en fait constitué d'anciens membres d'un groupe hardcore de San Diego qui s'appelle The Plot to Blow Up the Eiffel Tower. Ça veut dire en gros le complot de, de faire exploser la Tour Eiffel. C'est déjà pas mal ça aussi comme nom de groupe Oui, il fallait quand même y penser. Ouais, ah, écoute,、ouais. c'est aussi bien que My Name is, qu'est-ce que t'en penses Oui, oui, oui. oui.、Ouais. Bon, D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, une annonce de concert, tu veux dire Oui. Bon, en parlant de concert, on annoncera aussi i l y a plein plein de choses qui vont se dérouler dans la région. On en parle tout au long de ces deux heures. Donc, on en revient à notre groupe de la semaine, Crocodile. Encore un groupe qui vient s'ajouter justement à la scène noise rock californienne et qui devrait ravir les fans de groupes comme My Bloody Valentine ou bien encore No Age. Premier album qui s'appelle Summer of Hate, ça devrait sortir en France prochainement. Et le groupe Crocodile, c'est la bonne nouvelle de la semaine, sera en concert le 25 octobre au Sonic à Lyon. Un extrait tout de suite, ça s'appelle I Wanna Kill. Provenance de... San Diego, en Californie, aux États-Unis, un extrait du premier album du groupe Crocodiles Summer of Eight. Le single s'appelle I Wanna Kill, je vous le disais. Et tu me le rappelais à juste titre. C'est vrai qu'on disait que ça devrait ravir tous les fans de My Bloody Valentine et on avait oublié Jesus and Mary c h a i n aussi. Hein. Ça, ça me fait plus penser à ça. C'est vrai que bon, ça vient des États-Unis, mais c'est comme si ça avait été enregistré、euh, en Angleterre dans les années、euh, 85 à peu près. Quoi. Et ben, en tout cas, ils sont américains et Ils seront bientôt lyonnais, puisqu'ils seront en concert, le groupe Crocodiles, le 25 octobre au Sonic à Lyon. L'Angleterre, c'est bien que tu en parles, Philippe, puisqu'on va prendre direction. La capitale, on va aller à Londres retrouver un groupe non signé pour l'instant, mais ça ne devrait pas le rester ainsi pendant longtemps, puisque le groupe s'appelle Odyssey. -E、C'est le nouveau projet de la chanteuse anglaise qui s'appelle Rosie Audi. 4 titres sur un maxi qu'on a reçu la semaine dernière. Le maxi s'appelle Black America, pardon, h p Ça va sortir le 9 novembre, ça va pas être facile à trouver du côté de la France, en tout cas, ils ont un site MySpace que vous retrouvez chaque semaine. dans les liens de la Belle Rock, w w w v i r g i n e r a d i o r o a n e f r Vous cliquez sur l'onglet Label Rock. D'ailleurs, si vous voulez aussi nous envoyer des emails, il n'y a pas de souci. Virgin r a d i o r o a n e a r o b a z o r a n g e f r Virgin r a d i o r o a n e a r o b a z o r a n g e f r Et ça te devrait te, te plaire, Philippe, vous aussi, hein, surtout si vous êtes fan de Blondie, Marianne f a i t h f u l s ou encore, souvenez-vous, les Primitives. Tu te rappelles de ce groupe, les Primitives Oui, tout à fait.、Ouais. Stop Killing Me et tout. Je me souviens que même le chanteur des Smiths, m o u r i s s e portait des T-shirts des Primitives.、Il、ah, ça, je、fan. ne savais pas par contre. Ah,、ça. ouais, ouais, ouais. D'accord. e t bien, en tout e o u cas, moi ça me fait penser un petit peu à ça, pas forcément sur ce titre, vous allez voir, c'est bien plus commercial que Cro -cro -cro Crocodiles.、Euh, le groupe s'appelle donc Odyssée, on s'en écoute un extrait, ça s'appelle Companion. Avec une petite voix féminine. Chum -chum -chum. Chum -chum -chum -chum -chum. Taste me! Costs a r in liquids for a s t a r like you. White legs and carousels, just taste me! You won't believe me till you do. So true, blue. too Sticking cheeks like v e l c r o Peaks. Without you, I could not breathe. Mark now repulsion, parachutes, and pocket watch. So lonely, you would not believe. I loved you when you sleep, I pushed you when you leave. i watch your face until my eyes turn gray. is far. j o n e à l'instant sur le 89.4, aucun doute, vous écoutez le son de Label Rock, 2h de musique, pas comme les autres, tous les dimanches de 18h à 20h, avec pour commencer Odyssey, le nouveau projet de la chanteuse anglaise Rosie Odyssey, c'est un maxi 4 titres qui s'appelle Black America, hippie, et puis en parlant justement de America, on est parti réécouter un extrait du nouvel album, c'est des vieux de la vieille, de Flaming Lips, 12ème album. Pour ce groupe de rock alternatif américain formé en 1983 aux États-Unis dans la belle ville d'Oklahoma City. d o u z i è m e album qui s'appelle Embryonic. è m e album, certes Philippe, mais surtout premier double album. Ouais, en effet, oui. Moi, je me souviens qu'on a passé un morceau 2 il y a deux semaines,、euh, quand j'étais là avec toi. Mais alors, par contre, c'était pas du tout le même style. Enfin, c'était vraiment de la, de la grosse guitare、euh, à fond la caisse. Et là, j'ai l'impression d'écouter un autre groupe. C'est、ouais. toujours aussi bien, mais c'est déconcertant, quoi. C'est vraiment.、Euh... bah Souviens-toi qu'on avait dit que c'était surtout très、euh, bordélique, hein, puisque tous les、euh, les 18 morceaux en tout hein, de ce double album ont tous été quasi enregistrés en prise directe. Ce qui nous donne, un, au final, un album assez libéré. Toi qui passes du temps un petit peu dans, dans les studios, tu sais que. C'est un petit peu des, des, des sessions de jam, on va dire. Oui, tout à fait. Mais un morceau, autant un morceau de guitare、euh, se lâcher en direct, pas de problème. Mais un morceau comme ça, ça a quand même l'air.、Euh Bien, bien fini, bien léché.、Ouais, C'est la particularité un petit peu petit des, des Flaming Leaves, hein, toujours aussi p s y c h é d é l i q u e et allumé. t as vu, ils en profitent d'ailleurs pour inviter des Indiens hein, dans, dans le studio. Ça fait des ouh!、Oui, oui. Petit <rire> rappel un petit peu à la site barrette, un petit peu, hein, de temps en temps.、Euh, pas mal d'invités de marque en tout c a sur s cet album, puisqu'on retrouve Karen, la chanteuse des Yeyeye's, Yé -yé et on retrouve aussi le groupe MGMT qui a cartonné l'an dernier.、Voilà. Tiens Puisqu'on est dans les trucs un petit peu barrés. On va retrouver un duo sur un label anglais qui s'appelle Loaf Recordings. Un groupe qui s'appelle h Omo. Rien à voir avec Homosexuel ou La Lessive. C'est O-M-O. Un groupe qui est né au printemps 2004. En fait, c'est un duo berlinois-londonien constitué de Berit Imig et David Muff.、Euh, premier album qui s'appelle The White Album. Peut-être une référence aux Beatles. Va savoir. Peut-être. En tout cas, c'est de l'électropop insolite. Souvent simple, mais toujours original. La, la, la preuve tout de suite en musique dans la Belle Rock, ça s'appelle Live Show. Le groupe s'appelle Homo. Way through the crowd. He was so handsome and he was proud. When he passed by, there was a breeze, and I was left with trembling knees. And he said, Hello, my name is Elmo. I do this live show to sell my promo. And he said, Hello, my name is Elmo. I do this live show to sell my promo. Hello, my name is Elmo. I do this live show to sell my promo. De 18h à 20h. Toute l'actualité des labels indés: pop, rock, electro, reggae, world. Barré dans la b e l rock, première demi-heure assez noisy, assez bruyante, et ça va continuer comme ça jusqu'au moins au prochain <rire> Prochain titre. Tu me regardes, Philippe, avec une drôle de tête, puisqu'on va retrouver un extrait du, de l'album de Hope Sandoval. Donc on sait que ça, c'est pas violent du tout. Voilà, moi j'ai la playlist sous les yeux, donc je me délecte à l'avance de, de certains trucs à, à venir. Bon, en tout cas, Homo pour commencer sur le label anglais l o v e Recordings, je vous le disais, duo berlinois londonien, premier album. The White Album. Je vous disais que c'était assez insolite et toujours original. Ce fut le cas sur cet extrait live show. Et puis à l'instant, un producteur français qui s'appelle Joachim. Sur le label parisien Versatile, Versatile Records. L'album s'appelle Milky Ways, un album disponible depuis septembre. J'aime beaucoup cet album. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de l'écouter, Philippe. Il me semble qu'on avait passé un morceau il y a deux semaines. Ouais, qui était plus, plus disco que, que ça.、Mm -hmm. Celui-ci, plus, plus instrumental, plus, plus perché, qui me fait penser un petit peu à des productions de chez DC Recordings. En tout cas, cet extrait s'appelait Fly Like an Apple. Voilà. C'est l'heure de monter en. encore Plus vos amplis, puisque c'est un groupe que j'adore qui sera en concert. On y revient dans quelques instants. Le groupe s'appelle Fuck Buttons,、euh, un groupe qu'on vous a fait découvrir dans cette émission Label Rock il y a environ deux ans. Nouvel album qui va sortir, qui vient de sortir d'ailleurs chez ATP Recordings. L'album s'appelle Tarot Sport. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Fuck Buttons, c'est un duo anglais constitué d'Andrew et、euh, Benjamin. L'album produit par Andrew Wedrall, donc、euh, c'est du lourd. et la b o Nouvelle n n e Philippe, c'est qu'ils sont en concert la semaine prochaine. Voilà, donc ils seront en France pour quelques concerts. Et bon, pour ce qui est plus près de chez nous, ça sera à Lyon, au Grand Zero, le 21 octobre. Donc ça doit être mercredi. Mercredi, voilà, les Fuck Buttons. Un extrait tout de suite de cet album, ça s'appelle Flight of the Feathered Serpent. Ça dure 9 minutes, 9 minutes de très, très, très, très bon bruit, comme on en a l'habitude d'écouter dans la Bell Rock. C'est parti. Fuck buttons dans la Belle Rock, les murs en tremblent encore. Voilà, une petite dédicace spéciale pour la directrice d'antenne qui adore ce genre de morceaux. <rire> Et qui me rappellera sûrement demain en disant, t'es sûr que ça passe à la radio, ça? Mais oui, Marilyn, pas de souci. Voilà. L'album s'appelle Tarot Sport. On vous disait que si vous aimez ce genre de son, mélange du mur de son de My Bloody Valentine et les beats électro un petit peu qui font penser à du Underworld, que le groupe Fuck Buttons viendra en France donner quelques concerts, dont un à Lyon au Grand Zero. Le, la semaine prochaine, tu me disais, c'est le 21, Philippe. Mercredi 21. Allez, plus calme maintenant, c'est l'heure de retirer les boules caisses, sinon vous allez rater le prochain titre. C'est le retour de la chanteuse du groupe Mazistar. Elle s'appelle Hope Sandoval. Pour l'occasion, elle est accompagnée de son groupe qui s'appelle The Warm Inventions. L'album s'appelle Through the Devil Softly. En parlant de concert, pas de chance,、hein. il va falloir aller encore une fois du côté de, de Paris pour l'applaudir. Une seule date,、hein. 4 novembre à Paris, au Café de la Danse. Par contre, des bonnes nouvelles concernant Hope Sandoval et surtout le groupe Mazistar. m a z i s t e r Ouais, voilà, pour ceux qui, qui regrettent un petit peu l'époque de Hobbs Sandoval avec son groupe Mazistar. Donc, bonne nouvelle, en effet, comme tu le dis, Sébastien,、euh, un nouvel album devrait sortir dans les mois à venir. Alors, au départ, c'était、euh, plutôt des rumeurs, mais、euh, il n'y a pas longtemps, Hobbs Sandoval elle-même,、euh, c'était en juillet, hein, elle, a, elle a confirmé dans, dans le magazine américain Rolling Stone. Et donc,、euh, en fait, elle expliquait qu'elle bosse toujours avec David Robach, le guitariste, et que le quatrième album de Mazistar、euh, était quasiment terminé. Oui, et normalement, il devrait sortir fin d e l'année Ou début 2010. Voilà, en tout cas, en attendant, jetez-vous sur cet album Through the Devil Softly. Un extrait tout de suite, vous allez voir, c'est très très très calme. C'est du h o b e s a n d o v a l tout simplement. Ça s'appelle Wild Roses. to Say to you, maybe I've been dismayed. Maybe. e t h La douce voix d'Ope Sandoval sur son album Through the Devil Suffly. On va rester、euh, tranquillement. On va retrouver peut-être le groupe qui figurera en tête de toute,、euh, tous les sondages hein, de la fin d'année. Le groupe、euh, anglais, tout jeune,、euh, moyenne d'âge de 20 ans. Le groupe s'appelle DXX. L'album s'appelle DXX. Et franchement, c'est un album brillant, atmosphérique et totalement obsédant. Un disque、euh, qui hypnotise et qui parle de la nuit. L'album、euh, distribué en France par Béga. Arts Banquet. Écoutez, ça c'est、euh, formidable. DXX, ça s'appelle Crystallized. Album signé par quatre talentueux londoniens. Ils ont une moyenne d'âge de 20 ans. Il s'appelle Dixx, comme bah, la lettre X, hein, tout simplement. L'album s'appelle Xx aussi. Philippe Verdict, c'est la première fois que tu écoutes un extrait de cet album. Est-ce que ça te plaît、euh, Oui, ouais, ouais, du premier coup,、euh, ça me plaît bien et ça me donne vraiment envie d'écouter le, le reste de, de cet album. Eh ben, écoute, on en a joué deux la semaine dernière, et à mon avis, on va jouer, u、euh, n titre de, bah, de, chaque titre de cet album, je pense, jusqu'à la fin de l'année, tellement c'est,、euh, c'est bien. Ça faisait un moment que j'avais pas flashé sur un album comme ça. En tout cas, l'album est signé chez Young Turks, distribué en France par Beggars Banquet. Et souvenez-vous de ce nom, donc, DXX. Vraiment, vraiment, vraiment talentueux. Voilà. On va revenir du côté de la France, on va partir du côté du, de Toulouse, fief du label indé qui s'appelle We Are Unique Records, un label connu notamment pour sortir les productions d'Angel and Hidden Tracks. Une de leurs récentes sorties celle de l'album des Stéphanois Géry. Géry, c'est la rencontre justement de Angel et du duo des Chanel, premier album sorti en mai. Et encore une fois, une date proche de chez nous, Philippe, ça sera le 12 novembre, c'est ça Voilà, le 12 novembre, donc、euh, ça se passera à l'épicerie moderne à Lyon-Fézin. Voilà, j i r i tout de suite dans la Belle Rock et allez les applaudir. On a eu l'occasion de les voir du côté de Saint-Etienne. Franchement, c'est terrible en live et sur disque, c'est plutôt pas mal aussi. Un morceau assez brutiste, vous allez voir, ça s'appelle The Mia Fing. What is t h g e Playing more music. What is the point from where everything ended? Either from scratch or from plastic. The Beatles have it、uh, a l negotiated. Albums à ne pas mettre entre toutes les oreilles. Jerry pour commencer, les Stéphanois. L'album est disponible depuis fin mai sur le label toulousain qui s'appelle We Are Unique Records. Jerry en concert du côté de l'épicerie moderne. Ça sera le 12 novembre. Et l'épicerie moderne, c'est à Lyon. Enfin, c'est juste derrière Lyon. C'est à Faisin pour être précis. Et puis, a l a i n s t r a n d un des personnages clés de la culture électronique anglaise de retour avec un nouvel album. Ce producteur, c'est Neil Landstrom, un musicien qui a écrit vraiment les plus belles pages de la techno depuis 1994 et qui a eu bah, la chance hein, de sortir des disques sur les plus prestigieux labels électroniques. De retour donc à la rentrée sur l'excellent label de Manchester qui s'appelle Planet Mew. C'est un double album intitulé Bamba Atta It's His Breakfast et c'est disponible depuis le mois dernier. Philippe, non seulement tu es présent à mes côtés sur. Le 89.4 pour distiller ta science rock, mais tu fais partie aussi d'un groupe rouennais qui s'appelle My Name Is.、Euh, on a eu l'occasion d'en parler il y a quelques semaines, puisqu'il y avait eu des, des concerts, notamment un au Pulp, et je crois que vous allez remettre ça prochainement. Oui, tout à fait. On avait même passé des morceaux à l'antenne.、Euh, on rejoue la semaine prochaine, donc en principe, et si on s'en fie aux informations données sur le MySpace, c'est le. Vendredi 23, voilà. Donc au départ il y avait le 24 qui était prévu, ça a dû changer. De toute façon, vous vous pointez le 23 et puis voilà, vous verrez bien. Est-ce qu'il y aura des, des, des changements par rapport au dernier set que vous avez fait du côté de, du p o l p o c h justement De nouvelles compos peut-être Des nouvelles compos, elles ne sont pas encore prêtes. Par contre,、euh, on aura, je pense, un nouveau membre dans le groupe,、euh, la personne de Thierry qui joue du clavier. Voilà, donc、euh, plutôt des sons.、Euh, d e Sons s、euh, org, amont, des compagnies qui font、euh, qui, qui apportent encore un plus pour le, le côté、euh, 70s et le son chaud. Voilà, comment ça se passe au niveau des, des, des répètes Tout le monde、euh, gèle toujours aussi bien du côté de My Name Is Gèle Ouais, bah gelé、euh, bien ensemble, quoi. On va dire, ah ouais, ouais, ouais bah écoute, oui, surtout qu'on est dans un, un tout petit local qui va bien là, on, on, on est vraiment les uns contre les autres donc on gèle. Bon, vous geler, c'est le temps, ça, c'est normal, hein, Philippe. Hein non, non, c'est bon, il fait très chaud dans notre local. Alors, début des festivités, 20h, 20h30、oh, euh, Je dirais un peu plus tard même.、Euh, comptez bien compter 21h, 21h30.、Hein. Bon, bah, en tout cas, on se pointe à 20h30 pour être sûr d'avoir une place. En plus, ça nous permet de boire l'apéro, de voilà, rencontrer les、tout. membres du groupe, ce qui est toujours plutôt euh, sympathique. Euh, un site MySpace, peut-être Oui, le MySpace, en fait, il faut taper MyNameIs et rajouter un 8. Voilà, c'est、voilà. comme ça. MySpace.com/slash m y n a m e i s e t rajouter le、euh, chiffre 8. m y n a m e i s donc du côté du Pulp vendredi 23 octobre. On reste du côté de la scène française, justement, avec peut-être un des meilleurs albums de chansons françaises du moment. C'est l'album d'Arnaud, Florent, Didier. L'album s'appelle La Reproduction. C'est son troisième album. Un extrait qu'on vous a joué la semaine dernière et décidément, je ne m'en lasse pas de cet extrait. Ça s'appelle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 On n a pas parlé de Marx, rival de Tocqueville, ni Weber, ennemi de l u k á c s mais on m'a dit qu'il fallait voter. Elle n'a pas caché l'existence, mais as-tu celle de Rousseau, de Proust, de m o r a c r é d i t Ils n'ont fait aucun commentaire sur mai 68, ni commentaire sur la société du spectacle, mais ils savaient que Balzac était p l i é à la ligne, qu'on pouvait en tirer un certain mépris.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 もう1つは私たちのコーナーが好きなことを言っていました。 e l l e ne m'a pas dit comment faire quand on se sent seul Il ne m'a pas dit qu'entre vieux amis souvent on s'engueule On s'embrouille, que tout se brouille, se complique, qu'il faudrait faire sans e l l e ne m'a rien dit sur Freud et j'ignore Lacan Pas de conseils ni de raisons pratiques, pas de sagesse des familles, pas d'histoire pour faire dormir les enfants, pas d'histoire pour faire rêver les grands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 Le beau texte d'Arnaud, Florent, Didier sur une musique qui aurait fait plaisir à Serge Gainsbourg. Tiens, France Culture, extrait de son troisième album. L'album s'appelle La Reproduction. Ne bougez pas, on revient dans la Belle Rock sur le 894. On est ensemble jusqu'à 20h, Sébastien et Philippe. On va revenir, on s'intéressera du côté de, de l'Écosse, puisqu'on découvrira un groupe qui s'appelle Camera Obscura et God Help the Girl, qui n'est autre que le nouveau groupe du leader de Belle et Sébastien, voilà, on revient dans 4 minutes. La Belle Rock, tous les dimanches s o i r de 18h à 20h. La pop à l'honneur dans la Belle Rock chaque semaine. Et pour commencer cette deuxième heure, justement, la pop écossaise du groupe Camera Obscura. 5 écossais qui s'appellent Tracian, Kenny, Gavin, Lee et Carrie. Le nouveau single, ça s'appelle The Sweetest Thing. Un nom qui sonne plutôt comme de l'espagnol, mais pourtant ce sont cinq écossais, le groupe Camera Obscura, je vous le disais. 5、euh, écossais, ils étaient d'ailleurs en concert hein, le 15 octobre dernier du côté de, du Grand Zéro à Lyon. C'était pour la promo de leur dernier album qui s'appelle My Modeling Career. Et ça, c'était le nouveau single hein, tiré de, de cet album. Le single s'appelle Sweetest Thing et l'album est disponible sur l'excellent label, comme toujours 4AD, distribué en France par Beggars. Je crois, Philippe, que tu as amené quelques disques et on va rester du côté de, de l'Écosse, justement. Si tu veux bien, on va rester du côté de l'Écosse. Alors, moi, je vais te. Oui, je t'ai amené un, un disque d'un groupe qui s'appelle God Help the Girl. Alors, est-ce que tu te souviens, enfin, tu connais le, le, le groupe Belle a n Sébastien Oui, o u i o u i beaucoup. J'adore d'ailleurs.、Voilà. Et donc, le leader de, de Belle a n Sébastien, c'est Stuart Murdoch. Et ça, en fait, c'est son nouveau projet. Donc,、euh, le groupe se fait appeler God Help the Girl. L'album porte le même nom. Alors, c'est un peu comme ce qu'on vient d'écouter, c'est de la belle pop aux, ac aux accents euh, 60s euh, également.、Et、là, par contre, il y a trois chanteuses. Ah, voilà, voilà, voilà, enfin, pourquoi ça sort. Tu, trois chanteuses. C'est une...、ouais. ouais, vrai que j'adore les, les voix féminines, et là, il y a trois chanteuses. Bon, il y a des violons, et、euh, sur un des morceaux, il y a notamment la participation de Neil Hannon. Alors,、euh, je ne vais pas te faire l'affront de, de, de demander. Ouais,、euh... le, le, le chanteur de Divine Comedy, hein, qui est、voilà. peut-être le plus théâtral de tous les chanteurs、euh, anglais. Hein, donc, à mon avis, ça doit bien. Un casé dans, dans le projet.、Ah, tu vas voir, ça devrait te plaire. Bon, alors ça s'appelle God Help the Girl et t'as choisi un extrait qui s'appelle God Help the Girl aussi. Voilà. Et ben on écoute ça tout de suite. off I keep to myself. I love my room. I'm getting used to sleeping. Some nights I really like to lie awake. I hear the midnight birds, the message in their words. The dawn will touch me in. No way a boy could never touch their promise, never meant so much to me. You have been warned, I'm born to be contrary. Waiting for his phone call. I'll leave the chocolate hidden in the fridge. I'll play his messages, analyze his intonation. Please stop me there, I'm even boring myself. I think of him when I'm doing the dishes. Think about it for a week I build it up and then I turn them down You have been warned, I'm born to be contrary Mon cher Philippe, tes goûts musicaux te trahiront toujours. Je vois pourquoi tu aimes ce groupe. God Help the Girl.、Euh, on rappelle, c'est le nom du groupe, c'est aussi le nom de l'album. Et c'était le titre aussi de ce qu'on vient d'écouter. Voilà, God Help the Girl, le nouveau projet de Stuart Murdoch du groupe Belle et Sébastien. Beaucoup de dates de concerts locaux. On va faire une petite, un petit récapitulatif. Le 21 octobre, donc, les Fog Buttons au Grand Zéro à Lyon.、Euh, le 22 octobre, Au Sonic, on ira rejoindre Yeti l i n e c'est à Lyon. Le 23 octobre, donc au Pulp à Rouen, My Name Is. Ou alors, si vous voulez aller du côté du Fil à Saint-Etienne, vous allez retrouver l'excellent Anthony Joseph. Le 25 octobre, du côté du Sonic à Lyon, Crocodiles, avec、euh, le groupe avec lequel on a ouvert ce programme ce soir. Le 29 octobre, du côté de Clermont, c'est une grosse soirée à la coopérative de mai. Puisque vous pourrez retrouver Cap Bambino et Pony Pony Ron Ron. Et décidément, c'est souvent quand tu viens, Philippe, que tu annonces un concert de My Name Is, qu'on retrouve le groupe local Made in Nowhere, qui seront、euh, en concert gratuit au centre p i e r r e b é r é g o v o y à r o u e n Ça sera le jeudi 29 octobre. Voilà.、Euh, il faudra aller participer d'ailleurs là-bas, les concerts organisés par la ville de Roanne. Il faudra que je te file le contact, Philippe. Bah, sans problème.、Euh, pas de souci. Voilà.、Euh, tiens, autre groupe aussi en concert, c'est. Le groupe de rock belge formé en 1999 à Bruxelles qui s'appelle Ginzoo. Trois albums de disponibles depuis, dont le dernier sorti cette année qui s'appelle Mirror Mirror. Le groupe justement Ginzoo qui va entamer une tournée en France à partir de bah, cette semaine.、Hein. Je crois que tu as toutes les dates. Oui, en principe c'est mardi, hein, le, le 20 octobre, donc ils seront à Toulouse au phare. Le lendemain, le 21, au Transborder à Lyon. Le 22 octobre à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand. Le 23 octobre. Au Zénith à Paris. Alors là, par contre, après ils font une petite pause, je pense qu'ils vont jouer ailleurs. Ils reviennent en France le 16 novembre, donc ils jouent à Dijon à La Vapeur, le 17 novembre à Nice au théâtre Lino Ventura, le 19 novembre à Nancy. L'autre canal et le 20 novembre à l'aéronef de Lille. Voilà. voilà. Les Belges, donc, de Ginzou, les dates les plus proches de chez nous, c'est évidemment le 21 au Transborder et le 22 à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand. Et si vous ne connaissez pas Ginzou, c'est ça. Ça s'appelle Do You Read Me Virgin Radio Pop Rock, comme tous les dimanches soirs de 18h à 20h, avec le groupe rock belge Do You Read Me, le groupe s'appelle Ginzoo. Un groupe qui sera en concert, on vous le disait, en France, avec deux dates en particulier près de chez nous, au Transborder le 21 octobre, donc c'est mercredi, il me semble, et le lendemain, le jeudi, à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand. Auditeur, auditrice, Philippe, est-ce que tu es nostalgique Est-ce que tes parents, est-ce que tu te souviens quand tes parents te lisaient des histoires où il fallait tourner la page des bouquins quand il y avait une petite, une petite sonnerie Tu t'en souviens、ah, Moi, j'avais ça, c'était plutôt un 45 tours à l'époque où il fallait justement. Euh, tourner la page,、euh, je suivais en même temps le, le petit livret qui était avec le disque. J'ai dû avoir ça avec Zoro, r je crois, ou, ou alors、euh, Aladdin et la Lampe Merveilleuse, ouais, ouais. c C'était bien cette période hein, quand ouais, même. C'est、euh, vieux,、ouais, c'est vieux, <rire> vieux, mais en tout cas ça inspire toujours des artistes contemporains. La preuve avec、euh, un écossais qui s'appelle Pablo. C'est un album qui va sortir le 23 novembre qui s'appelle Turntable Technology. Un double album, 12 titres sur le premier CD et 15 instrumentaux sur le deuxième. Et justement, il S'est souvenu de cette époque, comme quoi ça avait marché aussi du côté de l'Écosse, puisque ça s'appelle Turn the page, tourne la page. Turn the page. This is the story of Pablo. Remember to turn the page when that sound is heard. And now the story of Pablo. Turn the page. Pablo wakes up early every morning. He sleeps on a strong mat on the floor. Pablo's house has only one room the studio. The studio. The studio. One morning, Pablo w o k e and shook his piggy bank. He hoped today he would earn enough more for a pair of real shoes. Never had he worn real shoes. Never. Never. Ever. He always wore sandals. They were strong, but they were not beautiful like real shoes. Never had he worn real shoes. Never. He always wore sandals. They were strong, but they were not beautiful like real shoes. Turn the page. p a g e turn the page to 58. I took do it down, get down to that brother. Eight. Pablo went to work. Although it sounds a bit insane.、Uh, Listen closely. And presto, there's that chemistry. Pablo grinned. Turn the p a g e While Pablo worked enough money to buy those shoes, soon he said to himself, soon I will buy those shoes. Everyone laughed at Pablo. But he did not mind. Soon he said to himself, soon I will buy those shoes. Never had he worn real shoes. Never. Ever. He always wore sandals. Stupid c l i p p e They were strong, but they were not beautiful like real shoes. Turn the page. Never had he worn real shoes. Never. Ever. He always wore sandals.、Stupid. They were strong, but they were not beautiful like real shoes. Turn the page. Turn the bait. Turn the bait. get u r n the b a g e Page. Turn the page, l'artiste écossais Pablo, excellent double album qui va sortir le 23 novembre qui s'appelle Turntable Technology, disponible chez Pia sur s l'excellent label de Glasgow qui s'appelle Soma Records. Et même si on va partir pour la prochaine nouveauté du côté de la Norvège avec un nouveau groupe norvégien qui s'appelle I Was a King. Et、eh、bien décidément, l'Écosse à l'honneur ce soir, puisque c'est un deux titres 45 tours,、hein. I was a king, donc groupe norvégien.、Euh, la face A s'appelle Norman Bleak, b l a -E、k e B-L-E-I-K, mais encore une fois, toi qui t'y connais en rock, il y a une petite référence à l'Écosse, encore une fois, là, Philippe. Ouais, tout à fait, il y a un jeu de mots là qui semble un peu évident avec Norman Blake, qui était le, enfin, oui, qui était le, le chanteur, le leader du groupe écossais Teenage Fan Club, qu'on a,、ouais. qu a bien écouté hein, ensemble. Ouais, l'époque、euh, c'était... à Pour resituer un petit peu, c'est dans les années 90, hein, ça. 90 à 94 à peu près, ouais. Alors, c'est donc le titre qu'on va s'écouter tout de suite. Le groupe s'appelle I Was a King, Norman、euh, Blik, b l e i k C'est aussi le nom d'un petit village complètement au nord de la Norvège où les touristes ont l'habitude de se rendre pour admirer les fameuses horreurs boréales que l'on voit、euh, du côté de, de l'Antarctique, en haut, tout en haut, tout en haut, loin de chez nous. En tout cas, deux titres donc sur ce carré. 45 tours avec en face B en plus une reprise d'un titre de Louride, deux titres qu'on va retrouver sur le nouvel album du groupe norvégien I Was a King, album prévu le 1er février 2010. r u s t About the pains of daily life, I've tasted degradation and found the lace and candlelight. But we have the weights, we have the measure. Du premier album solo de Julian Plenty, le leader du groupe Interpol. L'album est sorti en août dernier sur le label Matador. Et là encore, Philippe, c'est pareil que pour Mazistar. Pas de, de soucis, pas d'inquiétude pour les fans d'Interpol. Oui, a sans s problème, faut pas qu'ils s'inquiètent parce que le, le groupe est en train d'enregistrer son, son quatrième album. Donc c'est un album qui pourrait s'appeler、euh, Clandestination et qui devrait sortir donc、euh, avant la fin de l'année. alors Mais par contre, en attendant, ç a Vous e m p ê c h e pas d'écouter、euh, l'album solo de Julian Plenty hein, pour patienter, c'est pas mal non plus. Et donc,、euh, l'album s'appelle Julian Plenty, Plenty is a skyscraper. C'est sur le label Matador et c'est distribué chez nous par Beggars Banquet.、Ouais, Beggars Banquet qui a eu une très, très bonne rentrée puisqu'il y a de, vraiment de, de très bonnes choses. On a parlé de la Norvège tout à l'heure et on va rester dans le nord puisqu'on va retrouver nos trois Finlandaises chouchous du corps mince de Françoise qu'on avait eu l'occasion de découvrir、euh, au mardi du Grand Marais l'an dernier lors de la tournée Les Femmes s e n m ê l e n t Elles sont de retour avec un nouveau titre qui va sortir début décembre chez Kitsune. Il y a aussi un nouvel album de prévu qui s'appelle Love. And Nature, et d'après leur agent, bah, on reste toujours dans cette euh, électro-pop euh, à la style un petit peu CSS, Robots in Disguise, ou alors Chicks on Speed, avec une petite touche urbaine tout de même. Le single, donc premier single qui sera disponible le 7 décembre prochain, s'appelle Something Golden, et on retrouvera、euh, ce titre d'ailleurs sur une、euh, compilation chez Kitsune qui s'appelle Kitsune Maison Volume 8, qui elle va a paraître p le 9 novembre. Voilà, les, le corps m a n De Françoise dans la belle rock, tout de suite. Hello, we are Le Corvin de Françoise on label rock on Virgin Radio. It all Le groupe s'appelle I Might Be Wrong, sorti le 25 septembre dernier sur un label allemand qui s'appelle Sinboss Recordings. I Might Be Wrong, c'est un groupe berlinois fondé en 2004, Circle de Yes, c'est donc leur deuxième album. À noter qu'ils sont 5 dans ce groupe, on retrouve Lisa au chant, Andreas à la basse, Florian à la guitare, Anne au clavier et un nom bien allemand, Wolfgang à la batterie. Voilà. Excellent deuxième album signé I Might Be Wrong. On retourne du côté de la France, Philippe avec un autre petit coup de cœur. Oui, alors un groupe qui s'appelle Yeti Lane. Alors, tu sais que j'aime bien les noms bizarres. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui se cache sous ce nom bizarre de Yeti Lane En fait, c'est un trio parisien. C'est vrai, parce que ça sonne pas très parisien quand même, hein, Yeti Lane. Oui. <rire> c'est plutôt du côté du Tibet. C'est pour brouiller les pistes.、Ah, c'est pour brouiller les pistes, d'accord. Mais en fait,、euh, donc ils viennent de sortir leur premier album. Et donc en France, le disque sort chez Abeille Musique. Et en Angleterre, chez Sonic c a t h e d r a l Ils seront en concert le 22 octobre. Donc c'est la semaine prochaine, tout, jeudi. t o u t prêt, voilà. Le 22 octobre au Sonic à Lyon. Ouais, et ils sont, tu disais, trio parisien. T'as plus de détails ou pas Moi j'aime bien donner、euh, qui fait quoi dans les groupes. Ah, bah si tu veux vraiment tout savoir, en fait, il、euh, y a Charlie à la batterie, aux percussions, aux synthés et à l'orgue. Il y a Ben qui chante, qui joue de la guitare acoustique et électrique, de la basse et du synthé. Et Loak qui chante aussi et qui fait de la guitare, de la basse et du mélotron. Ok, donc Yeti Line, il s'appelle.、Euh, concert 22 octobre au Sonic à Lyon. T'as choisi un extrait de cet album,、euh, Philippe, comment ça s'appelle Oui, tout à fait, c'est un morceau qui s'appelle、euh, Lonesome George. Et ben on y va tout de suite dans la belle rock. Virgin Radio. 11th Dimension, premier extrait du premier album solo de Julian Casablancas, le chanteur des Strokes. L'album s'appelle Phrases for the Young, un album qui va sortir le 2 novembre. Justement, des, des nouvelles des Strokes, hein, tu, on en parlait en rantaine. Oui, a sans s problème. Moi, je préfère les Strokes, ça faisait bizarre quand même d'écouter le. Un le, petit le côté, chanteur Un、hein. petit côté New Order, un petit peu au、ouais. début. Donc, moi, justement, puisque je préfère les Strokes, je vais en profiter pour, pour te、ouais. donner des, des nouvelles. d e s t r o c k s donc le, si tu veux, ils en sont、euh, à leur quatrième album et ils ont commencé l'enregistrement en février de, de cette année, là, donc en début d'année. Donc ils sont、euh, en cours, hein, je veux dire, ils sont en plein dedans. Et donc,、euh, apparemment, d'après les infos qu'on a e u le nouvel album devrait sonner comme un mélange de f i n l i z z i e et de AA. Donc f i n l i z z i e le groupe hard rock des années 70 irlandais et AA, le groupe, je crois, norvégien. Norvégien, ou de... ouais, des années 80.、Hein. Voilà. Donc、euh, ça devrait ça devrait sonner <rire> comme un, une espèce de super groupe rock des années 70. Moi, j'ai hâte de voir, quoi.、Bon. Des, surtout D'écouter. Alors, apparemment, prévu pour la fin de l'année ou pareil, début d'année, prochaine n o u v e l album, quatrième album des Strokes. En attendant, donc, le premier album solo, Phrases for the Young, Julian Casablancas. Je regarde l'heure, il est l'heure de rendre justement l'antenne à Paris. On va vous dire au revoir, soyez ça, je ne mets pas trop. Philippe, merci pour ton intervention. t es le bienvenu、euh, comme d'hab, quand tu veux. Toujours avec plaisir, passez une bonne semaine. On se retrouve, nous, dans la Belle Rock la semaine prochaine, 18h, 20h, comme chaque dimanche, et puis demain, les infos. Avec、euh, qui c'est qui s'y colle demain, Pascal j a q u e t Voilà, à partir de 7h30. Ciao tout le monde, soyez sage, s mais pas trop, et à la semaine prochaine. Bye bye. La Belle Rock, tous les dimanches s o i r de 18h à 20h, 2h de son, pas comme les autres.